يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة a kudla bida'tin On aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du livre kashf Shubuhat, expliqué par le Cheikh Abdul Aziz ibn C'est le livre du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahab, Moudjadid, du e siècle. Et dans ce livre, il répond à plusieurs des Shubuhat parmi les choubouhats des gens qui font le shirk et qui appellent au shirk. Et donc, ce livre-là, il a été expliqué par de nombreux savants, et parmi eux, notre sheikh, le sheikh Abdelaziz Ibn Boubaz, rahimahullah. Et c'est un char qui est très clair, très simple, hein, et qui est très bénéfique. Donc, on va lire ensemble la partie où on est arrivé, et pour expliquer un peu où on en est dans l'explication... Euh, il faut comprendre qu'on a commencé un point dans le livre où le shaykh euh, explique ou répond à une des shubhahs, qui est la shubhah numéro 9 dans le livre Kachou shubhah. Et cette shubhah, euh, elle consiste de la part des mouchriquils à dire aux gens qui appellent au tawhid que nous on déclare les musulmans kouffars et ils essaient de faire comprendre qu'ils ne sont pas des Mouchrikoules parce que ceux qui faisaient le shirk à l'époque du prophète, sallallahu sallam et bien ils refusaient de dire la ilaha illallah, ils refusaient de dire Muhammad rasoulullah, et euh, ils faisaient plein de péchés et ils désobéissaient au prophète, sallallahu sallam donc eux, ils essaient de dire que eux ils ne sont pas comparables aux musulmans parce que ils font ils disent as-saduwwa illa ilallahu ils disent as-saduwwa na muhammad rasulullah et ils font y euh, aller ils ils obéissent au prophète et ils y euh, aller essaient d'appliquer ce qui est obligatoire et de s'écarter de ce qui est interdit donc ils ils disent on n'est pas comparables aux musulmans Et euh, le chef Mohamed il leur répond par plusieurs points. On a mentionné jusqu'à maintenant euh, cinq, euh, quatre points parmi les réponses qu'on qu peut donner à cette Shubha. Et aujourd'hui, on va lire la réponse numéro 5 et 6 euh, à, ces, à ces Shubha. Et c'est pour leur expliquer en même temps que ce n'est pas suffisant seulement de dire la ilaha illallah et de dire « Muhammad Rasulullah » alors que la personne qui le dit elle est en train de pratiquer différentes formes de shirk ça, ça annule son témoignage et la même chose aussi si quelqu'un il dit « la ila Muhammad Rasulullah » mais qu'il nie des choses qui sont euh, affirmées par la charia et il rend « halal » ou d'autres choses de ce genre eh bien, eh bien ça ne lui servira à rien Et on a donné l'exemple de Musailamah Ibn Kazab. On a donné l'exemple de euh, des gens que Ali radıyallahu anhu a brûlé vivants, que c'était des gens qui disaient la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, qui faisaient la salat et ainsi de suite. Mais étant donné qu'ils ont dit que Ali était Allah, Ali radıyallahu anhu les a brûlé, les a fait brûler vivants. Donc ça c'est un exemple que c'est pas suffisant seulement de dire il pour que quelqu'un soit musulman ou bien et en même temps ça réfute l'idée de, de ceux aujourd'hui qui appellent parmi les irouanes et d'autres tendances aussi parmi les soufis qui prétendent qu'un musulman a le droit de croire en ce qu'il veut et qu'il est libre dans sa croyance et dans sa, et dans sa pratique religieuse il peut inventer des innovations pratiquer des bidars, ah, euh, il peut croire en des choses qui sont différente que le reste des musulmans et puis que ça c'est pas grave et qu'il n'y a pas de contrainte dans la croyance et dans la, dans la pratique religieuse dans l'islam ou des choses de ce genre, eh bien on voit que l'exemple des sahaba euh, et l'exemple de nos salafes salih elles prouvent que euh, ça c'est complètement faux et ça c'est sans compter les preuves de la charia qui nous, qui nous explique et qui nous montre clairement que cette idée elle est totalement fausse, c'est l'idée que quelqu'un peut croire en ce qu'il veut et dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut du moment qu'il est musulman, du moment qu'il dit « la ilaha illallah » et que personne ne peut lui euh, dire quoi que ce soit ou l'empêcher de faire ce qu'il veut faire ou des choses de ce genre. Hein? Ça c'est totalement ridicule. Et même, et même les koufars, quand vous voyez par exemple chez les koufars qui prônent la liberté, euh, la liberté individuelle et tout ça, Même chez eux, tu vas voir par exemple que si tu es engagé dans un, dans un travail ou dans une compagnie, eh bien, ils vont exiger de respecter un code vestimentaire, ils vont exiger euh, de respecter certaines euh, façons d'agir ou d'être, et même, et même euh, parfois, par exemple, dans, même dans l'armée des forces, par exemple, quelqu'un doit s'habiller avec un uniforme et euh, faire telle ou telle chose et si quelqu'un dit moi je suis libre et je ne veux pas euh, mettre cet uniforme là, ou je ne veux pas m'habiller de cette façon là, ou je ne veux pas faire telle ou telle chose, j'ai ma liberté et bien le patron de cette compagnie ou euh, le chef de cette, euh, de cette organisation, ou pourquoi Eh bien ils vont lui dire d'accord tu es libre, dans ce cas là, si tu ne veux pas faire les choses telles qu'on a Euh, décider et suivre nos règles et nos, et nos, euh, nos applications, dans ce cas-là, tu vas sortir et tu vas être libre. Hein. Mais si tu es à l'intérieur, eh bien, tu dois respecter nos, nos règles. C'est comme un, un chirurgien ou autre, il dit, moi, je vais faire l'opération sur le malade, mais je ne euh, vais pas porter le, les vêtements qu'il faut porter pour faire une opération. Hein? Ou bien l'autre dans l'armée qui dit Moi je vais, je vais faire telle ou telle chose Ou je veux, si on lui ordonne Il dit non je ne le fais pas Et eh bien il va, se, il va se faire punir Par, le, par, la, par la, les responsables de l'armée Donc ça c'est des exemples Si c'est comme ça dans, dans les lois des coufards Et dans la, le mode de vie des coufards Pourquoi ça ne le serait pas hein, Dans la religion d'Allah On ne va pas laisser On ne laisse pas les gens euh, dire faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui sont responsables de corriger les problèmes et les erreurs, des gens qui ont des erreurs dans leur aqidah ou qui ont des problèmes dans leur pratique religieuse, comme par exemple des gens qui refusent de faire la salade et qui doivent être jugés ou punis dans ces choses-là, les responsables de corriger ça, c'est les savants de l'islam et les ulama, euh, et les ulama et les dirigeants dans les pays musulmans. C'est pas, euh, bien entendu, ce, le père dans sa maison aussi qu'il a une autorité, mais en même temps, euh, c'est pas n'importe qui dans la rue qui peut appliquer certaines peines ou punitions dans la charia, c'est seulement le dirigeant musulman. Euh, et je mentionne ça aussi parce que quand euh, j'étais en Haïti, il euh, y a certains frères avec qui j'ai discuté parfois et j'avais l'impression qu'ils avaient l'idée qu'ils pensaient que c'était permis pour eux d'appliquer la charia comme ça individuellement. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont euh, compris l'islam incorrectement de cette façon-là Ils pensent que euh, quand il n'y a pas un dirigeant musulman Ça veut dire que chacun par la suite il a la liberté ou le droit de faire appliquer les peines islamiques de lui-même Et ça c'est totalement faux et incorrect Mais c'est j'ai mentionné ça juste pour donner un exemple et pour faire comprendre Et un autre point aussi qui est important à comprendre par rapport à, à ces questions qui ont rapport à l'islam sur, sur la question par exemple de la contrainte dans certaines questions qui ont rapport avec l'islam pour les musulmans, euh, quand ils refusent de pratiquer quelque chose ou qu'ils font quelque chose qui est haram et qu'on les punit, euh, vous allez voir plusieurs phares parmi les chrétiens ou les juifs ou les laïcs ou les athées qui vont commencer à Euh, critiquer l'islam à cause de ça ou s'objecter et, et même par exemple dans l'Ancien Testament chez les chrétiens et chez les juifs vous trouvez euh, des, des versets hein, qui expliquent les règles de, de la charia de Moussa et comment euh, il y a des punitions pour certains péchés comment il y a des punitions et certaines règles à suivre, même la lapidation pour les gens qui font l'adultère ou des choses comme ça Toutes ces lois-là, ces règles-là sont mentionnées dans leur livre et ils ne les appliquent pas. Les chrétiens ne les appliquent pas parce que eux, ils s'imaginent que Jésus est venu abolir ça. Hein? Donc, ils les appliquent plus. Et les juifs, eux, ils les appliquaient plus de, déjà depuis longtemps. La raison pourquoi ils les appliquaient plus, c'est à cause de leur justement à cause de leur relama qui, sont, qui ont corrompu leur religion et qui ont interprété ça d'une manière à dire que Euh, ces lois là en fait elles ne sont pas applicables de vrai c'est euh, des, des lois qui euh, sont mentionnées comme ça dans la Torah mais on ne peut pas les appliquer et une des raisons pourquoi ils ne peuvent pas les appliquer aussi c'est parce qu'ils n'ont jamais établi un état établi sur la, euh, sur la Torah hein? et lorsqu'ils l'ont eu lorsqu'ils ils ont eu un dirigeant qui appliquait les, les lois divines à l'époque de Daoud à l'époque de Sulaiman, euh, ils jugeaient selon... la loi divine... mais par la suite... quest ce qui est arrivé... c'est qu'ils ont été... Euh, écrasés par d'autres nations... d'autres peuples... et depuis cette époque-là... ils n'ont jamais... Re, ils n'ont jamais réussi à... Euh, établir la Torah... par la suite... parce qu'ils se sont fait... à chaque fois écrasés... et par la suite... ils sont allés se mélanger... dans les différentes nations du monde... Et euh, ils ont mélangé leurs coutumes Avec les coutumes des autres peuples et Ils ont commencé à réinterpréter leurs livres De manière à pouvoir vivre chez ces peuples-là Sans appliquer leurs règles et leurs lois Les lois que Dieu leur avait données Et donc aujourd'hui Ils ont complètement perdu leur religion Ils ne peuvent plus l'appliquer euh, correctement Justement à cause de l'interprétation Que ces savants-là ont faite pour justifier justement le fait de ne pas appliquer les lois divines. Hein? Tandis que les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, on s'accroche tout le temps à ces lois-là et à ces règles-là. Et encore aujourd'hui, on a des pays euh, comme l'Arabie Saoudite, alhamdulillah, où on applique encore la charia. Et euh, jusqu'à la fin des temps, alhamdulillah, il y aura toujours des, des musulmans qui vont continuer à appliquer ce qu'ils peuvent ce qu de la loi d'Allah voilà, donc c'est pour dire qu'il ne faut pas essayer de la part de ces couffards il ne faut pas qu'ils essaient de comparer l'islam avec le christianisme il ne faut pas qu'ils essaient de comparer l'islam avec le judaïsme l'islam c'est l'islam et euh, quand ils parlent eux de laïcité et de religion hein, ils disent que la religion c'est une chose personnelle, c'est quelque chose qui se vit Euh, euh, les, par rapport à un individu et sa, sa, sa relation à, à Dieu et que ça s'arrête là c'est dans la sphère privée seulement ça, ça s'applique euh, aux religions autres que l'islam parce que ces religions là sont, sont des religions comme ça hein, même le judaïsme est, est, a des règles qui sont semblables à l'islam mais Euh, ils ne les appliquent pas, ils, ils les ont réinterprétés pour les déformer de leur sens réel. Tandis que les musulmans, non. On, a, on croit en ce qui est mentionné par, dans la Révélation et on les applique. Et on n'a pas à les réinterpréter. Puisque si on, si, si on demandait à ces coufats, par exemple, euh, laïcs, euh, est-ce on peut prendre vos lois hein, et, et votre code pénal et votre code civil, et le réinterpréter à notre façon et dire que c'est symbolique qu'il ne faut pas le prendre littéralement hein, et que toutes vos lois dans vos livres que vous avez écrits avec vos propres mains que vous avez inventées vous-même dans lesquelles vous rendez licite ce que Dieu a interdit et que vous rendez interdit ce que Dieu a permis et ordonné est-ce que vous accepteriez qu'on qu dise que ces lois-là ne, euh, ne doivent pas être prises Littéralement, et qu'on doit euh, les interpréter selon nos déserts alors dans ce cas là il n'y aurait plus de loi hein, et vous n'auriez plus de, de système juridique ou pénal et bien c'est la même chose pour nous les musulmans on applique qu est -ce, qui est, qu est ce qui a été révélé et qu ce qui a été révélé par Dieu c'est supérieur à toute autre chose qu -ce que, vous, que vous pourriez écrire avec vos mains ou inventer avec vos esprits hein, parce que l'esprit humain elle est limité Et l'être humain, il y aura par nature et faible. Et donc, ces lois sont toujours limitées et elles vont toujours amener des contradictions. Et elles vont toujours se contredire les unes les autres. Tandis que la loi divine, elle est complète et parfaite. Et la raison pour laquelle elle est complète et parfaite, c'est parce qu'elle vient d'un créateur suprême, tout-puissant, omniscient, sage et parfait, hein, et qui a toutes les attributs de la perfection. Et quand il ordonne et quand il révèle des choses, eh bien, ça, ça comprend et ça s'applique à toutes les époques. Bien entendu, pour être capable de l'appliquer à toutes les époques, il faut qu'il y ait des savants qui ont étudié ces, ces règles-là et ces principes-là et qui connaissent les fondements de la Sharia et qui savent quand et comment les appliquer et de quelle façon les appliquer. Et donc, si quelqu'un a compris ça par la suite, eh bien, la question de qu'est-ce qu'ils ont compris, de qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux religions et de dire, et leur idée de laïcité, on comprend que c'est des choses qui, euh, qui ne s'appliquent pas à l'islam. Parce que l'islam est particulier, l'islam est différent des autres religions. L'islam n'est pas seulement une, une question de spiritualité et une croyance dans le cœur. L'islam c'est un, un système complet de, de, de principes, de croyances de pratiques, de règles, de lois, et donc euh, on le prend tout, hein, et on y croit en entier, et on applique ce qu'on qu peut appliquer de ces lois-là, et c'est un ordre que Allah nous a ordonné de, de suivre. Donc c'est juste un petit point que je voulais expliquer comme ça en, en commençant, parce qu'il y en a qui comprennent pas ça, ces principes. -là. Dans l'islam, par exemple, il y a des règles qui nous enseignent comment faire la paix, comment faire la guerre. Est-ce que les chrétiens ont des règles comme ça dans leurs livres, dans, leur, dans le Nouveau Testament par exemple Non, parce qu'ils ont séparé hein, les règles euh, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et ils, ils, ils n'appliquent plus les, les règles de l'Ancien Testament. Donc, s'ils si font la guerre, ils font la guerre selon, selon des lois humaines, qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils font toutes sortes d'atrocités, qu'ils ne respectent pas les, les, les, les hommes. Et, et qu'ils se sont inventés des lois maintenant pour euh, savoir comment agir avec les prisonniers, comment agir avec les, euh, les gens dans la guerre. Tout ça, c'est des choses qui ont été clarifiées dans le Quran et dans la Sunna depuis plus de 1400 ans. On n'a pas eu besoin de faire ça à une époque moderne parce que ces choses-là existaient déjà pour nous. Hein, dans notre religion donc notre religion c'est pas seulement une question de prière et de jeûne même si ces choses là sont les bases de la religion c'est des choses primordiales et fondamentales dans la, dans la religion mais également dans l'islam il y a des règles qui comprennent euh, qui comprennent également euh, et tous les aspects différents aspects de la vie hein, et, de la, et de la guerre et de la paix et autres aussi Et c'est pour ça que les koufars, quand ils entendent parler du jihad, euh, par exemple, eh bien ils sont, ils sont surpris, mais comment une religion peut enseigner par exemple la guerre, ou peut enseigner le combat, ou le, le fait d'utiliser de, de, de, de les armes Eh bien parce que l'islam ce n'est pas une religion justement comparable aux autres, hein, et c'est la religion d'Allah, c'est la religion de Dieu, c'est la religion des prophètes. C'est la religion qui a, qui a été appliquée et enseignée par tous les messagers que Dieu a envoyés sur la terre. Depuis Adam jusqu'à euh, Jésus, jusqu'à Mohamed, et tous les autres prophètes, Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, ils ont tous enseigné ces règles-là et ces principes-là et ces croyances-là. Donc, ceux qui ont suivi ces, la religion de ces prophètes-là, eux, ils comprennent qu'est-ce que signifie réellement la religion Tandis que ceux qui suivent, par exemple, des religions qui ont été fabriquées par l'Homme, comme le christianisme ou le judaïsme aujourd'hui, ou bien euh, les autres religions inventées par l'Homme aussi, qui adorent des idoles et qui adorent euh, autre que Dieu, ou qui croient à la Trinité ou des choses comme ça, ou qui prient euh, des choses inertes, ou qui croient à des esprits ou à des djinns, toutes ces religions-là sont des religions fausses et inventées par le Shaitan, par le diable pour les égarer. Et donc, s'ils se basent sur ces religions-là comme étant des références pour juger l'islam, c'est normal qu'ils vont faire une injustice à l'islam, parce que l'islam n'est pas comparable à ces religions-là, et on ne peut pas la comparer. Donc, tant qu'ils ne vont pas comprendre ça, ils ne vont pas euh, comprendre la réalité de l'islam et des musulmans, et ils ne cesseront pas d'avoir des problèmes à, avec justement euh, la façon dont ils doivent... aller. Euh, mettre les, les choses en perspective par rapport à l'islam et aux musulmans. Hein? Et on pourrait en parler plus longtemps, mais on va commencer tout de suite notre cours, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit comme réponse en numéro 5 à la, la Shubha numéro 9, donc a, on a dit qu'il y avait neuf réponses, hein? le Cheikh, il donne Neuf réponses. Là, on va faire, on va lire la réponse numéro 5 ensemble, inshallah Et c'est la suivante. أيضا بنو al في العباس كلهم الجوع فلما أظهر مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بين ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضاً et je vais lire le point 6 puis après on va les tous les deux. Wa yuqalu aydan idha al-awwaluna lam yakfuru illa liannahum jama'u bayna ash-shirk wa takdhib ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wal-qur'an wa inkari al bas wa haydhalik fama ma'na al-bab alladhi dhakarahu al-ulama' fi kulli murtad al-muslim yakfuru ba'da ثم ذكروا أنواع كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه على وجه المزاح واللعب donc maintenant je vais traduire les deux points. le point On, on peut également leur dire que Banu Oubayd, al qaddah euh, sont ceux qui euh, font partie de, de la secte des Oubaydiyoun ceux qui ont ils ont, pris le, le, le, ils ont pris ils ont renversé les, les, les dirigeants qui étaient dans le, le Maghreb en Égypte à l'époque de Banil Abbas hein, et euh, ils ont pris le pouvoir dans ces pays là, ils se sont installés là-bas et ce sont des hérétiques ce sont des hérétiques comme les Ismaïli les Ismaïli et les Bantilioun ce sont des gens qui ne croient pas en l'islam ce sont des Koufars tous les savants de l'islam ils ont déclaré Koufars de même que les Fatimiyoun les Fatimides en Égypte hein, donc c'est des gens qui font partie des sectes comme les Ismaélites et euh, les, les Droses, les Nusairiyah hein, tous ces, ces groupes ésotériques et, euh, et hérétiques le cheikh il dit ils ont pris les une grande partie des pays musulmans à cette époque et bien ils témoignent tous de la ilaha illallah de Mohammed en apparence ils disent ça et ils prétendent être musulmans et ils font la salat ils font le jumouah et ils prient, ils prient en groupe mais étant donné que ils ont contredit la charia dans plusieurs choses qui sont moindres moins grave que qu ce qu'on est en train de mentionner là, comme par exemple, moins grave que, que, que les exemples de chefs qu'on est en train de mentionner de la part des mouchriquins les savants à, à cette époque-là se sont tous mis d'accord que c'était des poufars et qu'il était obligatoire de les combattre et que leurs pays étaient des pays en guerre contre les musulmans c'était des des, des, des ladharp et les musulmans les ont combattus jusqu'à ce qu'ils réussissent à euh, sauver ces pays-là de la, la main de ces hérétiques-là, pour hein, les libérer pour les libérer, euh, d'eux, et pour que ces pays-là reviennent entre les mains des musulmans. Donc ça c'est un point important, et un argument hein, assez, très fort pour montrer à ces gens-là que euh, ce n'est pas suffisant seulement de dire « La ilaha illallah » et de faire la salat, de prier le jum'ah, et prier la jama'ah. Et si tu contredis la charia dans d'autres aspects de, de, des fondements de l'islam et bien ça annule tout ça euh, le point numéro 6 c'est de dire que également euh, si les premiers si on dit que les premiers euh, parmi les mouchriquis ceux qui faisaient le shirk à l'époque du professeur Hassan que eux leur coufre c'était uniquement par le fait qu'ils euh, ont fait le shirk et en même temps ils ont nié La, la prophétie du prophète et qu'ils ont rejeté le Coran et qu'ils ont renié euh, la résurrection et d'autres choses de ce genre. Alors, quel, que signifie dans ce cas-là euh, ce que les savants de l'islam ont mentionné dans chacun des madhabs de l'islam, dans, madhab, dans les quatre madhab, euh, que, que il y a, ils ont mentionné le chapitre dans leur livre qui s'intitule le, le chapitre au sujet du verdict de l'aposta, le verdict de l'aposta, c'est-à-dire un musulman qui a rejeté la foi après, après avoir cru en l'islam. Donc, il, est, il était musulman, puis il a rejeté la foi en l'islam par la suite. Donc, dans tous les madhabs, il, il, il y a un chapitre dans, le, dans les livres de fiqh qui traite de ce sujet et qui mentionne les exemples et les règles à ce sujet-là. Euh, le cheikh dit ensuite puis euh, ils ont mentionné différentes, euh, différentes catégories ou différentes sortes d'actions de, de, ou de paroles ou de croyances que si quelqu'un euh, fait ce, ce, ces, ces choses-là et eh bien elles vont le rendre mécréant et elles vont rendre son sang et c'est bien licites pour les musulmans euh, ils ont même mentionné des choses très petites que quelqu'un peut faire, qui semble très, très banal, très simple, très petite, mais qui, euh, si quelqu'un le fait, il va quand même être considéré comme un kafir et sortir de l'islam. Comme par exemple, une parole qu'il dit avec sa langue, sans qu'il y croit vraiment dans son cœur. Ou bien, une parole euh, qu'il qu mentionne, juste pour faire une plaisanterie, ou pour rire, hein, ou pour jouer. Et malgré tout, il sort de l'islam à cause de ça. Donc, ça c'est la parole du Cheikh Mohamed Abdel Wahab. Il a mentionné ces deux exemples-là. Et on va lire ensemble maintenant qu'est-ce que le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz a mentionné à ce sujet pour comprendre les détails de qu'est-ce que cela signifie, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, il dit « Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasoulillah, amma ba'd » هذا البحث رد على عباد القبور وعباد الأولياء في زمن المؤلف كما تقدم يقيم الحجج عليهم لأن الإنسان متى أتى بمكفر كفر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأنهم يحتجون عليه يقولون كفار قريش وأشباههم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمدا رسول الله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونسون كيف تكفرنا يكرن على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لماذا تكفرنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونسون وتحتج علينا بالآيات التي نزلت في كفار في كفار قريش وكفار قريش يعبدون العصناه ويشهدون أن لا إله إلا الله ولا يش كفار قريش يعبدون العصناه ولا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله وكذبوه وقاتلوا وقاتلوه وما نحن مثلهم فالمؤلف بين كما تقدم بالحجج الكثيرة التي تبين كفرهم وإن قالوا نشهد أن لا إله إلا الله كما أن المنافقين يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ومع هذا هم أكثر الناس في الدرك الأسفل من النار لأنهم قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. Donc on va traduire cette partie, on va, on va lire la suite ensemble après. Donc, le chef il commence en disant louange à Allah et paix et salut sur notre prophète. Ensuite, euh, ceci est une, euh, est une étude euh, dans laquelle on veut répondre et réfuter les, aux adorateurs de, des tombeaux, aux adorateurs des saints, les gens qui adorent les tombes et les saints. Euh, à l'époque de l'auteur, comme on l'a mentionné précédemment. Et il établit contre eux les preuves que du moment que quelqu'un ramène un acte, ou une parole ou une croyance qui euh, fait devenir mécréant, ou qui fait tomber dans la mécréance, et bien que cette personne-là devient mécréante même si elle témoigne de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et de Muhammad Rasulullah que Muhammad est le message d'Allah. Euh, pourquoi Parce que les, les gens à l'époque du Cheikh Muhammad Ibn Abdel Wahhab, ils, ils essayaient d'utiliser comme argument contre le Cheikh euh, de, en disant, par exemple, euh, les Koufas de Quraish et ceux qui leur, qui leur ressemblent, euh, ils ne témoignaient pas de la ilaha illallah. Hein, ils refusaient de, de, de, témo de témoigner. Et ils ne témoignaient pas non plus que Muhammad sallallahu alayhi wa est le messager d'Allah. Tandis que nous, c'est-à-dire les adorateurs des tombes, les adorateurs des saints, ceux qui adorent les morts, les prophètes, mo euh, les prophètes qui sont morts dans leur tombe, ils les adorent, ils adorent les hommes pieux dans leur tombe, donc euh, ils leur demandent des choses, et ils leur, ils leur font des, des pèlerinages à leur tombe, et ils sacrifient des animaux pour eux. Ils disent, nous, on, on dit « La ilaha illallah », on dit « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah » et on dit que Mohamed est le messager d'Allah, et on fait la salat, et on fait le jeûne. Hein? Pourquoi, ou comment peux-tu nous déclarer koufar, alors qu'on fait tout ça, et les koufars de Quraysh, ne faisaient pas ça. Alors le cheikh il dit, ils essaient de de, de, de critiquer le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, et il désapprouve euh, le fait que le cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab euh, les déclare koufar. Ils disent, pourquoi tu nous déclare coupfar alors que nous on dit la ilaha illa et on dit Mohamed rasoul et on fait la salat et on fait le jeûne hein? et toi tu utilises contre nous des versets qui ont été révélés à propos des coupfar de Quraish et tu les appliques sur nous et tu dis hein, tu, tu, tu appliques ces versets là sur nous alors que les coupfar de Quraish eux ils adoraient des idoles et ils ne disaient pas la ilaha illa Allah rasoul Allah et euh, ils il, euh, liaient la prophétie du prophète et ils l'ont combattu hein, et nous on n'est pas comme eux c'est ça ce qu'ils disent, disent, nous on n'est pas comme eux alors comment tu peux nous déclarer alors le sheikh il leur répond et il leur explique comme on l'a mentionné avec les, les explications précédentes il leur montre plusieurs preuves qui clarifient que Euh, ils sont kouffars, même s'ils si disent, on témoigne ou on dit, « ilaha illallah. je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que même les hypocrites par exemple, les munafiquots, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, « La ilaha illallah »,« Muhammad Rasulullah ». Et ils faisaient aussi la salat, et ils faisaient le jeûne, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et même qu'ils faisaient le jihad ils faisaient plein d'autres adorations. Parmi les adorations que faisaient les musulmans Et malgré tout Ils sont les plus mécréants parmi les hommes Et Allah dit dans le Qur'an Qu'ils qu seront Dans les plus profondes Des, des profondeurs de l'enfer C'est eux qui vont être le plus bas Dans l'enfer à cause de leur mécréance hein? Et que leur mécréance est plus grande Que toutes les autres formes de mécréance hein? Donc euh, Pourquoi Parce qu'ils ont dit Avec leur langue ceux qui ce qui ce qui n'était pas dans leur cœur Le cheikh il dit ensuite "hom yaquluna nashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasul Allah wa hum fil batil yukathibuna yukathibuna dhalik" wa hakadha kaffara al muslimun al yahud wa hum yaquluna la ilaha illa Allah wa kadhalika alladhi qalaha bidhal mushrikin الذين عبدوا عليا رضي الله عنه أو استغاثوا بعلي وهم عباد الشمس والقمر وهم عباد الشمس والقمر ونحو ذلك لأنهم جعلوا الآلهة مع الله جعلوا آلهة مع الله وإن صلوا وصاموا لشيخ الزي eux ils disent nous les, les munafiqoun ils disent on témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et on témoigne que Muhammad est le messager d'Allah alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils disent ça ils rejettent ça ils n'y croient pas et donc à cause de ça ce sont des koufars et c'est la même chose la même raison pour laquelle les musulmans ont déclaré les juifs koufars malgré qu'ils disent La ilaha Allah les juifs disent rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et pourtant Hein, il dit ça et il, il rejette ça De notre manière. En adorant Ozeyr euh, Ou en adorant d'autres que Allah Parmi les saints et les hommes pieux Et ils font des pèlerinages à leur tombe hein, Et ils cherchent la bénédiction de, de, de, de ces hommes pieux là Donc ça c'est des exemples De shirk, de la part des juive hein, Et ils disent pourtant Rien le mérite d'être adoré Que Allah De même que celui qui le dit Parmi les mouchriquines Hein, ceux qui ont adoré par exemple Ali, Allahu anhu à l'époque de Ali hein, et qui cherchent, et même encore aujourd'hui parmi les chiites et les rafida qui euh, appellent euh, Ali Allahu anhu, ils l'appellent au secours hein, quand ils ont une détresse ils l'appellent au secours ils vont dire, ya Ali, ya Hassan ya Hussein ils l'appellent pour euh, qu'ils viennent les aider alors qu'il est mort enterré dans sa tombe hein, et ils laissent Allah subhanahu wa ta'ala Donc, ça c'est comme dit, il y a des adorateurs du soleil, des adorateurs de la lune, et ainsi de suite, c'est la même chose. Pourquoi Parce qu'ils ont mis avec Allah des divinités. Et même s'ils font la salat, même s'ils font le jeûne, même s'ils disent la ilaha illallah, ça ne compte pas, puisqu'ils contredisent le, le, le, le témoignage, et ils annulent leur témoignage par d'autres أقوال أو تصرفات أو ديانات كي لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ الجاسشت وكذلك بنو عبيد يصلون ويصمون فلما أظهروا الرفض والهلو في آل البيت ثم ادعى بعضهم أنه إله وأنه معبود يعبد من دون الله كفرهم المسلمون وقاتلوهم لإظهارهم الكفر والضلال، ولم ينفعهم شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لكفرهم وضلالهم وهلумهم في آل البيت أو بدعواهم الألوهية لأن بعض رؤسائهم دعا الألوهية وأنه يعبد من دون الله اتخذ اتخذ لنفسه مقام الألوهية. Fakafarahum al Muslimun wa kataluhum wa Walla Miam shahadatu Shahadwa ilaha ilullah wa anna Muhammadan Rasulullah Lama atom al Mukafirat. Donc le Sheikh il parle ensuite de Banu Ubayd, Banu Ubayd al Qaddah sont ceux dont on a parlé au dernier cours et qu'on a parlé aussi aujourd'hui, ceux qui parmi les Ismailiyya et les Nousriy et autres qui font partie des sectes, des martiniaux, des, des sectes ésotériques, ceux qui pensent que la religion est divisée en, en un aspect qui est euh, euh, caché et un aspect qui est euh, dévoilé. Donc, ils pensent qu'il y a une, une partie de la religion qui est secrète et que personne ne peut connaître cette, cette signification secrète dans le Coran et dans, dans la religion, excepté ceux qui ont été initiés à leur secte et donc pour eux tout ce qui est dans le Coran, il a un double sens ou il a un autre sens mais qui est caché et donc ils, pour eux, euh, par exemple les musulmans en général eux, quand ils entendent le, le terme salat et qu'Allah leur, leur ordonne de faire la salat, ça veut dire de prier et d'établir les cinq prières par jour selon les exemples du Coran et de la Sunna, mais pour eux ça veut dire autre chose La salat, ça ne veut pas dire ça. Ça veut pas dire de faire la prière, ça veut dire autre chose. Et le jeûne, ça veut dire autre chose. Et, euh, ils interprètent les prophètes d'une autre manière. Ils ne disent pas que les prophètes sont des hommes envoyés par Allah, auquel euh, il a envoyé des révélations, et des, et des, des, des messages, des livres. Non. Voyez, les prophètes, c'est comme les philosophes, des hommes intelligents qui qui euh, utilisent leur intelligence et qui euh, euh, avec leur intelligence parfois, euh, ils vont euh, imaginer un monde imaginaire avec des anges, des choses comme ça qui vient leur parler et euh, donc c'est ça pour eux, euh, un prophète donc euh, selon eux la prophète, être un prophète c'est quelque chose qui peut être acquis c'est pas quelque chose qui est donné par Allah donc, ils ont plein d'autres idées comme ça, comme par exemple, ils ne croient pas qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer réel qui existe. Pour eux, le paradis et l'enfer, c'est juste un état, un état d'âme. C'est symbolique, c'est... c'est... Euh, comment ils disent Allégorique. C'est pas réel. Et plein d'autres exemples comme ça, euh, de la part de, de, de ces, euh, ces égarés-là. Et parmi les, les Ismaëliens, il y a par exemple, euh, il y en a à l'époque, quand ils étaient... Euh, Qui, quand ils étaient au pouvoir en Égypte, ils ont pris un de leurs dirigeants qui s'appelait Al-Hakim bi-Amr Allah et ils l'ont déclaré Dieu. Hein, ils croyaient que c'était Dieu incarné et donc ils l'adoraient en dehors d'Allah. De donc euh, eux, ils croient que Al-Hakim bi-Amr Allah c'était Dieu. Et les Nusayriens, eux, ceux qui sont actuellement au pouvoir en, en Syrie. Euh, et ben c'est comme j'ai dit la au dernier pause cela ils croient que Ali radıyallahu anhu était Dieu hein? ils croient que Ali radıyallahu anhu était Dieu et y'a euh, ils adorent radıyallahu anhu comme les Rafidah ils adorent radıyallahu comme les Rafidah adorent Ali radıyallahu anhu radıyallahu et qu'ils font des pèlerinages à Satan et euh, y'a chaque année y'a des millions de, de, de gens qui vont là-bas à Najaf pour faire leur pèlerinage et pour adorer Ali. Hein. Donc, euh, ça c'est l'exemple de Shirk. La même chose, ils font la même chose aussi avec tous les descendants de Ali, parmi les douze imams, ceux qui s'appellent les douze imams. Et le douzième d'entre ces imams, il croit qu'il est né, hein, il y a plus que 1200 ans, il est né, et puis il est devenu invisible. Et que depuis 1200 ans, il est en train de se promener dans le monde, hein, en état d'occultation comme ils disent, et donc il est invisible. et puis à la fin des temps il va réapparaître. C'est ça leur croyance, les Chitra Donc ça c'est des croyances de Kufr et des garmin et de Shirq et de Bid'a et, de, Bid et de, de tout ce que tu peux imaginer. Hein. Donc euh, par rapport à Al-Ubaidi qui font partie des ismaéliens donc ils ont euh, des croyances donc de couve comme ça malgré que c'est déjà que quand, quand ils parlent de islam et d'allah al ils font la salat, ils font le jeûne dans l'apparence toutes ces choses là c'est des choses qui montrent qu'ils sont musulmans mais en même temps ils montrent ils ont laissé montrer euh, leur appartenance euh, à, la, à la tendance des chiites et l'exagération au sujet de la, de la famille du prophète au point de prendre les descendants de Ali comme des divinités et ils ont même prétendu que certains d'entre ces descendants-là ont des attributs divins, effectivement et ils les adorent et si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a les cours que j'ai fait sur les, les shi'ah 25 cours sur ça donc vous pouvez retourner dans le site inshallah vous pouvez les trouver et euh, ensuite les, euh, le les il dit ensuite que les musulmans quand ils ont vu ça ils les ont déclarés kuffar et ils les ont combattus pour euh, y et pourquoi ils les ont combattus parce qu'ils ont montré le, la mécré, leur mécréance et leur égarment et le fait de dire de leur part le fait de leur part qu'ils disent là il a et eh bien ça, ça ne leur sert à rien ça ne leur, ça leur sert à rien puisqu'ils euh, ont euh, en même temps le coufre et l'égarement et l'exagération au sujet de, de, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa et, ou bien également aussi euh, lorsqu'ils prétendent être divins ou d'être de, de, d'avoir des, des qualités divines ou d'être Dieu même comme Al-Hakim d'Amrillah euh, en Égypte et euh, d'autres également. Euh, donc ça c'est des exemples, hein. et ceux qui suivent aujourd'hui les, les Agarhan, ce qu'on appelle les Agarhan, c'est la même voie que ces ismaélites là à l'époque, De même que les, les Bouharas. et il euh, y a d'autres tendances aussi parmi ces Ismaïlias euh, aussi, et, et la même chose pour les Nusairiyas en Syrie et ailleurs, euh, c'est la même, même, même, même chose. Hein? Donc, y euh, Ali, ces gens-là, ils ont des, des, des croyances qui sont kufr et shirk. Hein? Ils adorent des, des êtres en dehors d'Allah. Et certains d'entre eux même ils se sont prétendus Dieu. Donc, c'est pour cette raison-là que les musulmans les ont déclarés kufr et qu'ils ont combattu ces gens-là pour leur mécréance et le fait d'avoir prononcé ou témoigné de la et de Muhammad rasoulullah ne leur a servi à rien tant qu'ils ont justement ramené des exemples de choses qui sont couffres qui les font sortir de l'islam Le shaykh dit al-A'imma, aqadu baban bab al-Murtad. في مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحدفية باب معروف أجمع عليه المسلمون عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال معاذ رضي الله عنه من بدل دينه يقتل قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله فلما أسلم اليهودي ثم ارتدى فقد ما معاذ على أبي موسى وهو موجود عندهم يستتيبونه قال معاذ لا يذ لا يذع حتى يقتل قال معاذ لا لا ينزع حتى يقتل قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله يعني بدل دينه وهكذا من أقر بالإسلام ثم أتى بمكفر بينوا رحمه الله في باب حكم المرتد أنه يكفر وإن صلى وصام ولو شهد أن لا إله إلا الله مثلا إنسان يصوم ويصلي ثم يسب الله ورسوله يكفر وإن صلى وإن صام الذي يقول الصيام ليس واجبا يكفر الذي يقول الزنا حلال يكفر وكذلك الذي يقول الخمر حلال يكفر ولو صلى وصاب ولو شهد أن لا إله إلا الله كمن يطأ المصحف ويهين ويهينه ويطأه بيده أو برجله يلتخه بالبول إهانة له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 On peut, on peut utiliser comme argument également euh, ce que les imams de la religion ont fait en euh, écrivant des chapitres dans les livres de fiqh qu'ils ont intitulé le chapitre du verdict de l'apostat Dans le baza des Hanabila, cest les, euh, les gens qui suivent Ahmad Ibn Habbal, l'imam Ahmad Ibn Habbal, ou bien al-Shafi'iyya, ceux qui suivent l'imam al-Shafi'i, ou bien Al-Malikiya, ceux qui suivent l'imam Malik ibn, Malik ibn Anas qui est al mazhab al maliki ou bien al mazhab al hanafiy li souki suif euh, yani euh, li abu hadifa dans tous ces, les livres de ces différents madaher euh, on connaît très bien euh, yani, ce sujet là et c'est quelque chose sur le un sujet sur lequel tous les musulmans sont d'accord il n'y a pas de divergence entre eux sur, ce, sur cette question là Et euh, ils, ils, ils ont établi ce, ce, ce principe-là sur le hadith du prophète sur qui est rapporté par Al-Bukhari, euh, qui dit :« Celui qui change sa religion, tue le. » C'est l'ordre d'exécuter l'apostat, c'est celui qui quitte la foi après avoir cru. Soit qu'il quitte l'islam. Euh, ce n'est pas nécessaire que la personne quitte intentionnellement l'islam. Qui pense que Euh, un apostat, c'est seulement quelqu'un qui était musulman qui devient chrétien ou qui devient juif ou qui devient athée. Euh, non, ce n'est pas une condition que ce soit euh, de cette façon-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut euh, quitter l'islam même s'il si pense qu'il est toujours musulman. C'est-à-dire que, par exemple, il pratique du kouf ou du shirk, euh, À l'intérieur même de l'islam, il pense qu'il est musulman, mais il va adorer des tombes, des saints ou des morts. Ou bien, il va nier quelque chose qui fait partie de l'islam, euh, dans le Coran, dans la Sunna. comme le chef, il va l'expliquer. Et il mentionne un autre exemple d'un hadith aussi qui est rapporté dans l'exemple de Mouaz ibn Jabal lorsqu'il est arrivé au Yémen. Euh, il, a, il a dit, il a expliqué ça. Il a dit "Celui qui change sa religion, hein, il doit être exécuté." ça c'est le jugement, le verdict d'Allah et de son messager Muad Mu ibn Jabal a dit, ce, il doit être exécuté c'est le jugement d'Allah et de son messager et lorsque euh, le, un juif s'était converti à l'islam puis qu'il a apostasié Muad euh, Mu euh, est arrivé au Yémen et il a dit à Abu Musa et à ceux qui étaient là présents avec lui Hein, ils essayaient de euh, lui parler pour… Euh, il, il lui demandait de, de se repentir, et euh, Mouaz ibn Jabal a dit euh, qu'il n'allait pas, se, se, se, pas bouger de sa place tant qu'il ne serait pas exécuté. C'est le verdict d'Allah et de son messager c'est-à-dire celui qui change sa religion il est dans l'islam il est exécuté ça c'est quelque chose qui fait partie des consensus des savants de l'islam il y a déjà parmi les, euh, les gens aujourd'hui parmi les modernistes euh, certains égarés parmi les iraniens et d'autres d'autres tendances aussi qui nient ce principe là hein, parce qu'ils ils ont ils, ils, ils, ils, ils aiment pas les critiques des pouvoirs quand les femmes leur disent qu'ils ne sont pas en accord avec les droits de l'homme les droits de l'homme qui disent que chacun a la liberté de croyance la liberté de conscience la liberté d'expression de, et ainsi de suite la liberté de religion et que quelqu'un peut changer de religion comme il veut hein, et donc ils font de la religion comme un jeu ils font de la religion quelque chose qui est comme un jeu tu peux croire quelque chose aujourd'hui changer demain après demain après demain comme si ce n'est pas grave. Et puis tu peux être dans une religion, puis croire au, à qu'est-ce qui est contraire à cette religion-là, à l'intérieur de cette religion, ce n'est pas grave. Tu peux inventer des innovations, tu peux inventer des choses, tu peux même te prétendre prophète, ou même te dire Dieu, tu as le droit. Hein, personne ne peut t'interdire de le faire. Ça, ce n'est pas d'accord avec l'islam. Et l'islam n'accepte pas ça, il tolère pas ça. Hein. Donc certains de ces modernes là comme, comme par exemple Tarik Ramadan, et son oncle aussi, il a un oncle en Égypte aussi, qui euh, rejette la, la peine d'apostasie, et la même chose aussi pour Tarek Souaidan qui nie aussi la peine de l'apostasie, et euh, plein d'autres aussi parmi des, so, so, ces soi-disant prêcheurs de l'égarement, qui nie la peine de l'apostasie en Islam, euh, ils vont en contradiction avec qu ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna, et dans les paroles et le consensus des, des musulmans, des, des imams de l'islam. Donc, euh, il faut bien comprendre ce, ce point-là. Et euh, bien entendu, la, la peine de l'apostasie, ce n'est pas euh, quelqu'un qui peut l'appliquer comme ça n'importe qui. C'est comme la plupart des règles pénales dans l'islam, c'est seulement le dirigeant qui a l'autorité de, de faire appliquer ces, ces peines-là. Et euh, sinon, euh, bien entendu, qu'est-ce qui se passerait dans la société musulmane Eh bien, ce serait que il y aurait des, in des individus égarés comme ça, et il y aura qui, qui euh, se permettraient par la suite de déclarer qui ils veulent euh, mécréants et de se permettre par la suite de tuer qui ils veulent, euh, sans preuve, sans compréhension, sans connaissance, et commencerait à exécuter les gens comme ça comme, comme le font certains groupes par exemple, les, les groupes d'Al-Qaïda par exemple, qui se permettent de tuer des, euh, des otages quand ils prennent des otages, ils les exécutent ou bien ils prennent des musulmans ils disent non, ce sont des apostats, et puis ils les, ils les filment et puis ils leur mettent tête dans une caméra tout ça devant la caméra pour diffuser ça par la suite sur, les, sur internet tout ça c'est des actes qui ont aucun rapport avec l'islam et c'est fait par des égarés des ignorants, des khawarijs, des gens de, de, de l'égarement, et donc il faut remettre les choses bien à leur place et bien comprendre les choses comme il faut, pour pas mélanger le vrai et le faux. Donc euh, la question, donc, ici après le cheikh il dit que toute personne donc, qui a affirmé l'islam, puis que par la suite il, il vient avec quelque chose qui couvre, eh bien les savants, que Allah leur fasse miséricorde, Ils ont expliqué que, ils ont expliqué dans le chapitre de l'apostat, le verdict de l'apostat, que cette personne-là, elle quitte la foi, elle devient mécréante, même si elle faisait la salat, même si elle faisait le jeûne, et même si elle disait là ilah ilallah Muhammad rasulullah. Cher, il donne comme des exemples pour faire comprendre. Il dit, euh, par exemple, si quelqu'un il fait le jeûne et il fait la salat, puis qu'ensuite il insulte Allah et son messager eh bien, il devient mécréant, même s'il prie, même s'il jeûne. Ou bien celui qui dit, par exemple, le jeûne, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire le, le Ramadan. faire enfin, le jeûne de Ramadan, il dit, ce n'est pas obligatoire. Cher, il dit, devient mécréant quand il dit ça. Parce que c'est quelque chose qui est clair. Hein de même que celui qui dit que le zina, l'adultère ou la fornication, c'est halal, devient mécréant. Parce qu'il dit quelque chose qui est clair dans la religion. Hein, quelque chose qui est connu et de même que celui qui euh, rend halal l'alcool il dit l'alcool c'est halal il devient mécréant, même s'il prie même s'il jeûne et même s'il dit la ilaha Allah de même que celui qui prend un moussafe par exemple, une copie du Coran puis qu'il baisse euh, son pied dessus hein, ou bien qu'il euh, qu le rabaisse qu'il qu le l'élimine qu'il le, qu le, qu le traite avec euh, il, de il le traite de façon irrespectueuse comme par exemple il, il marche dessus euh, dans le but de le rabaisser et il, ou bien il le prend avec sa main ou avec son pied et euh, il, il met de l'urine dessus par exemple pour le, pour le rabaisser ou pour l'humilier ça c'est un acte de professeur la personne qui fait ça euh, elle, est, elle est décréante même si elle fait la prière, même si elle fait le jeûne même si elle dit la ilaha illallah Allah. Euh, le cheikh, il dit, ou bien l'exemple de quelqu'un qui dit qu'on a le droit de marier sa sœur, que c'est halal de marier sa sœur, par exemple. Donc il veut rendre l'incestes l'inceste, euh, Donc ça c'est coffre aussi. Hein, de même que quelqu'un qui prétend qu'il a le droit de marier sa fille, euh, ça, il dit marier la fille, c'est halal, il devient mécréant. <coughs> Il devient mécréant, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est cause. Tandis que, hein, et ça c'est ici un petit point qui est très important à comprendre, c'est que si quelqu'un boit de l'alcool, mais il dit, il reconnaît que c'est haram, il, il commet un péché, mais il sort pas de la religion, il sort pas de l'islam. Tandis que si quelqu'un ne boit pas du tout d'alcool, mais il dit avec sa bouche, il déclare que l'alcool c'est halal, Même s'il n'a pas bu une seule goutte d'alcool dans sa vie, il devient mécréable. Parce que le fait de nier l'interdiction de quelque chose qui est interdit par Allah, c'est plus grave comme, comme crime et comme péché que le fait de faire ce péché-là lui-même. Parce qu'il le rend halal, hein? il dit ce que Dieu a affirmé. Et donc il rejette, il, il contredit la parole d'Allah. Ça, c'est un, un acte de kouf, c'est un acte de mécréance. Tandis que de commettre le péché tout en reconnaissant qu'on est en train de désobéir à Allah, ça, c'est un péché seulement. pas, c'est pas quelque chose qui est kouf, ça fait pas sortir de l'islam. Donc, il faut bien distinguer la différence entre les deux. Quelqu'un qui fait le zina et qui dit, oui, là, le zina, c'est haram, je reconnais que c'est haram, ça, c'est il a commis un péché. Et il va être si on l'attrape et qu'il y a des témoins on va la, les, les dirigeants les responsables vont le lapider hein, vont le lapider ainsi que la femme qui a commis la, la, la fornication ou l'adultère bon, la fornication c'est euh, une autre peine c'est pas la, la, la lapidation la, fornication, la peine pour la fornication c'est sans coup de fouet tandis que pour le, la, la peine pour le l'adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié et qui a des rapports sexuels avec quelqu'un en dehors du mariage ça c'est la lapidation c'est ça le châtiment donc même si cette personne-là elle le fait et elle reconnaît que c'est haram elle va être, s'il y a des témoins et tout et qu'elle est jugée et que le juge détermine que la peine c'est qu'il doit être lapidé elle va être lapidée jusqu'à la mort mais elle reste quand même musulmane et elle, elle est considérée comme, quand même comme un croyant, et si elle se pas, eh tout ça c'est pour dire que cette, cette lapidation-là va être une, une expiation pour son péché en même temps, hein, va le purifier de ce péché-là. Tandis que celui qui n'a jamais commis la fornication, n'a euh, jamais fait l'adultère de sa vie, il n'a jamais fait l'adultère, sauf qu'il le rend halal, il dit oui c'est permis, on a le droit et puis celui-là il est 15 même si hein, même si il l'a jamais fait hein. donc ça c'est pour montrer que les, les, des fois, parfois les, les péchés qu'on peut faire avec notre cœur et avec notre bouche sont plus graves que les péchés qu'on peut faire avec notre main avec notre corps comme par exemple quelqu'un qui tue une autre personne et elle reconnaît que le meurtre c'est haram et que tuer c'est pas permis Hein, mais elle l'a fait comme ça Par la colère ou d'autres raisons Et puis elle a tué quelqu'un comme ça Cette personne-là Elle n'est pas mécréante pour avoir tué Tandis que l'autre qui n'a jamais tué personne Ni frappé personne Il n'a jamais fait mal à une bouche Mais qui dit j'ai le droit de tuer qui je veux Et tuer c'est halal dans l'islam Celui-là il, il est qu'à Même s'il n'a jamais tué personne Donc il faut bien comprendre ça Ces questions-là c'est très très important Et donc quelqu'un par exemple qui qui fait le jeûne, qui fait le, la, la salade cinq fois par jour, qui fait les nawaf, il fait les prières obligatoires, le euh, il fait le Hajj, hein, obligatoire, il fait l'Aumra plusieurs fois à chaque année. Euh, il dépense de son argent filsabilillah, il aide les pauvres, euh, il lit le Coran. Tout, chaque jour, il lit un, un diuz, Hein, puis que par la suite il s'en va Il dit la ilaha illallah Puis il s'en va, il tombe Et il demande à un mort Il devient moucheric Même s'il fait toutes ces bonnes actions là hein, ça, ça, Il sort de l'islam Pourquoi Parce qu'il va Il tombe pour demander à un mort hein, Et prier un mort Et faire un sacrifice à un mort Et demander des vœux à un mort Ça c'est shirk akbar Ça fait sortir de la religion Hein? Et s'il croit que, même s'il ne le fait pas, mais il croit que c'est permis de le faire, que quelqu'un ne fait pas le shirk, mais il croit que le shirk c'est permis, que si tu le fais, ce n'est pas grave, ce n'est pas interdit dans l'islam, il sort de l'islam aussi. Hein? Donc ça c'est important de bien bien comprendre le danger de, de, de ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que la bid'a est plus dangereuse même que le péché, hein, que le simple péché, parce que la bid'a c'est de rendre licite, quelque chose qui n'est pas légiféré en islam. Et de croire que Allah aime quelque chose sans preuve. Hein? Et de faire une action, parfois même c'est un péché, et toi tu t'imagines que c'est quelque chose qui va te rapprocher d'Allah. Comme par exemple ceux qui fêtent la naissance du prophète Mohammed. Ça c'est une bida, hein, et que les gens sont en train de pratiquer en ce moment, parce que c'est la période à peu près dans laquelle ils pensent que le professeur sallam est aidé, donc ils font ça chaque année, et euh, yani, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été pratiqué, ni par les sahaba, ni par les tabi'in, ni par les tabiris tabi'in. et aucun des quatre imams des mazahim, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ils n'ont jamais fêté la fête du professeur sallam, de même que l'imam al-Bukhari est Muslim a Abu a et Al-Dasa'i a al ibn Majah a Imam Ahmad dans sa Musnad euh, et de même que les autres imams de hadith aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler de leur, de, de leur part de la fête prophète en fait, tout ça c'était des choses qui ont été inventées justement à l'époque de ce qu'on vient de mentionner tout à l'heure les Al-Ubaydiyya euh, et les Fatibiyya c'est à, à leur époque que l'adoration des tombes et des morts est apparue dans le monde musulman et c'est à leur époque également qu'est apparue euh, la, la fête ou la célébration de la naissance du prophète alors, ça, là, hein, par imitation des chrétiens qui fêtaient Noël hein, et des choses de ce genre donc ils ont voulu imiter ça et faire comme eux et euh, hier j'étais dans une mosquée après hier, avant hier j'étais allé euh, prier dans une mosquée et l'imam dans la route bas Euh, il a menti à propos d'Allah et de son messager, et il a dit que euh, le, le prophète sallam il a dit que Allah a créé la première chose, c'était la lumière, et que il a il a pris de cette il a créé le de cette lumière, et il a dit que euh, il disait que c'était rapporté par Al Bukhari et que c'est rapporté dans les soudan Ce hadith-là est pas rapporté d'une part dans Al Bukhari et il n'est pas rapporté dans les Soudan c'est un hadith mon fabriqué il n'y a aucune, euh, aucune part d'authenticité ce hadith. et il y a aussi d'autres hadiths qu'il mentionne euh, et il, il se base sur ces hadiths qui sont fabriqués pour essayer de euh, dire que le prophète sallam, il était euh, un être de lumière il n'avait pas d'ombre quand il marchait à Medzina il n'avait pas d'ombre ou des choses de ce genre il y a toutes tout des, des superstitions et des fausses croyances qui n'ont aucun rapport avec l'islam et de dire que Allah a créé le monde entier pour le prophète Mohammed alors que ce pas ça qui est mentionné dans le Coran hein? donc tout ça c'est des, euh, des, des choses qui sont basées sur des hadiths fabriqués et eux ils tiennent à ces hadiths là comme si c'était euh, une bouée de sauvetage mais étant donné que c'est des hadiths faibles et fabriqués même pas, n'est même pas des hadiths faibles c'est des hadiths fabriqués, c'est-à-dire ils n'ont même pas des, shidats, des hadiths, et eux ils se basent là-dessus euh, comme si c'était des preuves hein. et ils ont plein de shubouhad des, des, des, des, des, des fausses croyances et des superstitions au sujet de ça et ils font quest ce qu'ils appellent la hadra hein. ils dansent entre eux, puis ils chantent puis ils se balancent entre eux ils font des mouvements au, au rythme du tambour, comme ça et ils pensent qu'ils sont en train de de célébrer la fête du professeur et parfois même ils vont chanter des anachronies ou des, des poèmes et dans ces poèmes il y a des paroles de Roulou d'extrémisme et de chien à l'égard du professeur comme le poème qu'ils appellent al burda hein, dans lequel ils disent par exemple Donc ils prétendent que le monde, ce monde ici bas et l'autre, ça, ça fait partie des merveilles du prophète sallallahu Comme ils disent qu'ils pensent que Dieu a créé le monde pour le prophète sallallahu et ils disent ils disent que parmi ta science il y a la science de la table et de, de la plume et de la table, des tables préservées. Donc ça c'est la science d'Allah, s'wa alaheem, et il l'attribue au prophète sallallahu. Ça c'est shirk. Ça c'est shirk dans Asma ul sifat. Et c'est un chef akbar hein, qui fait sortir de l'islam si quelqu'un croit que le prophète Mohammed sallallahu connaît le rêve et qu'il a la science d'Allah et qu'il connaît la science de la plume et, de, et des tableaux conservés. Il est, il est, mouch, est un moucher quelqu'un à faire. C'est pas un musulman qui croit ça. Et ils disent aussi dans dans une autre partie de cette de ce poème, il dit euh ya akram al akramal khalqi bali anuz bihi siwak ida ida hulul al hadith al 'abbi quelque chose comme ça, Et a en voulant dire que ô oh, toi la plus noble des créatures qui qui aurais-je autre que toi pour me pour pour me réfugier vers elle dans Euh, lors, lors de l'événement de, de, de la grande De la grande grand Rassemblement ou quelque chose comme ça Au jour de la résurrection En voulant dire qu'ils cherchent le refuge En le prophète sallallam au jour de la résurrection hein, Au lieu de demander Le refuge d'Allah La protection d'Allah Ça aussi c'est du shirk Il y a plein d'autres exemples comme ça Dans des poèmes de, de, de ces souviens Qui tombent dans le rouleau à propos du prophète sallallam mais à propos de leur saint Et à propos de leur, euh, leur chouyours et ils font même du shirk avec eux, donc ces gens-là même s'ils disent la ilaha illallah Rasulullah ça ne veut rien dire pour eux euh, pour ça ne veut rien dire pour, pour Allah, ce matin, parce que ils font le shirk en même temps et euh, ils rendent halal ce qui est haram, ils font beaucoup d'autres problèmes <coughs> le chien il dit ensuite <coughs> اذا تعلق بغير الله وعبد الشمس او القمر او السلام او عبد عليا او فاطمة او الحسين او عبد القادر او البدوي او غيره كفر ولو صلى وصام ولو الله إلى الله الشيخ يقولي العلماء يقولون ايضاً ان اذا شخص ما الله ويحب الشمس او القمر او السلام او علي vy je il adore Fatima, ou Al-Husseid, ou il adore Abdelkader Al-Dilani, ou bien il adore Al-Badawi, Al celui qui est enterré à Tanta, hein, qui est originaire du Maghreb, un de leurs soufis, un de leurs chers soufis, hein, qui était en fait un hérétique, un égaré, et, et quand il est mort, ils ont fait euh, une mausolée sur sa tombe, et aujourd'hui, ils vont par millions euh, en Égypte à chaque année pour aller euh, adorer sa tombe, et pour... Euh, l'adorer au Allah et faire le shirk avec lui donc ça c'est des exemples Abdul Qadir al-Jilani dit la même chose et Abdul Qadir al-Jilani il est enterré quelque part en Orient et, et pourtant dans chaque pays euh, il a une tombe et les gens ils vont là-bas ils lui construisent une tombe et ils vont faire des pèlerinages là-bas alors qu'il est enterré à une autre place mais parmi les croyances des soufis c'est que quelqu'un il peut se multiplier comme ça C'est-à-dire qu'il peut se dédoubler et apparaître à plusieurs endroits à la même, en même temps. Hein, et Allah euh, des croyances bizarres comme ça, Donc, euh, il s'imagine peut-être qu'il était enterré dans toutes ces différentes places-là. Ça, c'est complètement illogique. Donc, les le sheikh disent que les ulama ont dit que ceux qui font ça, qui adorent ces, ces êtres en dehors d'Allah, ils sont des kufars. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils disent la ilaha illallah. محمد رسول الله لشيخ الجاسفين والمقصود المقصود أن الإنسان إذا أتى بمكفر بطلت أعماله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقوله سبحانه وتعالى في القرآن لقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرقت لا يحبط عملك ولتكونن من الخاسرين وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وما تنفع مع الشرك أعمال تكون هباء منثورة وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عندهم ما كانوا يعملون الحاصل أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو فعل أو قلبي أو شك كفر حتى ولو شك فقال أنا أعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن عندي شك في أن الجنة حق أو لا أشك, في أشك أن الله في السماء أو ليس في السماء يكفر أو أنه فوق العرش أو ليس فوق العرش يكفر لأنه مكذب لله ورسوله أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أدري أهو نبي أو ليس بنبي يكفر أو شك في نبوة نوح أو موسى ووهود وعيسى وصالح وقال أنا أشك في نبوة هؤلاء كفر أو قال أختي حلال يجوز لي أن أتزوجها أو بنتي حلال أتزوجها كفر أو عمتي أو خالتي حلال أتزوجها كفر والمقصود أنه متى أتى بمكفر ناقد من نوائذ الإسلام كفر a bátalat amaluhu, kulluha salatuhu, wasomuhu, wahadjuhu, kulluha tabtun. Donc, le shaykh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'une personne, peu importe qui, du moment qu'elle vient avec quelque chose qui est kofo, eh bien, toutes ses œuvres deviennent vaines. Parce que le prophète, sallallahu alayhi a dit, celui qui change sa religion, tuez-le, c'est-à-dé, exécutez-le. Et dans le Coran, il y a plein de versets qui mentionnent que si quelqu'un rejette la foi, ses œuvres deviennent vaines. Comme dans le verset 65, dans Surah Az-Zumar, Allah a dit, « Et nous t'avons révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui, sont, euh, qui étaient avant toi, hein, parmi les prophètes, que si tu commets le shirk, que si tu aurais commis le shirk, on aurait annulé toutes tes œuvres, on les aurait rendues vaines, et tu aurais été du nombre des perdants. Et le verset 23 dans Surah Al-Furqan, dans lequel Allah a dit "Et nous avons pris qu'est-ce qu'ils ont fait comme œuvre, et nous l'avons fait devenir comme de la poussière éparpillée par le vin. Euh, et donc leur, eux, leurs œuvres ne peuvent pas leur profiter. Toutes leurs prières, toutes leurs jeûnes, toutes leurs témoignages, euh, toutes leurs Hajj et leurs Umrah, toutes les Sadakat qu'ils ont fait seront comme de la poussière éparpillée par le vin." parce qu'ils ont fait le shirk avec Allah et le verset 88 dans le surat al A dans lequel Allah dit que s'ils auraient commis le shirk, on aurait rendu vain tout ce qu'ils ont fait et ça, Allah dit ça à propos des prophètes, donc ça s'applique encore plus à ceux qui ne sont pas des prophètes, comme nous hein? et le shirk il dit ensuite, donc en résumé, on peut dire que toute personne qui, qui ramène quelque chose qui est coffre, soit dans la parole, ou soit dans les l'exaction, soit dans les croyances du cœur, ou dans les doutes, eh bien, il sort de l'islam, devient mécréant. Hein? Même que si quelqu'un, par exemple, euh, il doute, il dit, par exemple, je ne sais pas, euh, il dit je sais, je sais que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la vérité, mais j'ai un doute, est-ce que le paradis est vrai ou non hein? Ou bien je doute, est-ce que Allah est dans les cieux ou il n'est pas dans les cieux Il devient mécréant s'il doute de ces choses-là. Ou bien il doute, est-ce que Allah est au-dessus de son trône ou il n'est pas au-dessus de son trône Il devient mécréant pour ça. Pourquoi Parce qu'il a démenti ce que Allah et son messager ont dit à ce sujet. Hein? Ou bien il doute de la prophétie du prophète Mohammed. Il dit, je ne sais pas si c'est un prophète ou non. Il devient mécréant. Ou bien, euh, il doute de la prophétie des autres prophètes, comme Noé, alayhis-salam, Noé, ou Moussa, hein, Moïse, ou Houd, ou Isa, ou Salih, hein, ou de Jésus, hein, ou de Salih, ou de Houd. Il dit, il dit par exemple, je ne sais pas s'ils sont des prophètes, ceux-là. Alors, il, il est kaffir, s'il doute de ces choses-là. Ou bien, il dit ici... Euh, Il dit, si quelqu'un dit par exemple, ma soeur elle est halal, j'ai le droit de marier avec ma soeur, ou ma fille elle est halal, j'ai le droit de marier ma fille, il devient mécréant, parce qu'il rend halal ce qui est haram. Ou bien il dit, j'ai le droit de marier ma tante hein? maternelle, ou ma tante paternelle, hein? elles sont halal, j'ai le droit de les marier. Hein? Il devient mécréant, dans ce cas-là. Et, euh, et ça, ça me fait penser justement à l'exemple des, des homosexuels aujourd'hui, une femme par exemple elle dit, j'aime une femme, je dois de la marier ou j'aime un homme, je dois de le marier, euh, un homme qui dit, j'aime un autre homme et je veux me marier avec lui celui qui croit que ça c'est halal, de, de, de se marier avec un, un, un, un homme qui doit se marier avec un autre homme, ou une femme qui oui. va se marier avec une autre femme s'il croit que ça c'est halal, il devient kafir, il devient kafir Hein? Tandis que s'il fait l'homosexualité, il ne devient pas kafir. Tant qu'il reconnaît que c'est haram. L'homosexualité, ce n'est pas, pas un kauf. C'est comme l'adultère, ce n'est pas un kauf non plus. Mais si tu le rends halal, ça devient kauf. Et si tu crois que tu as le droit de te marier, hein? ça c'est Donc Là, tout ce qui se passe maintenant en France ou ailleurs, dans les autres pays de kauf, ils essaient de, de passer des lois pour dire que tout le monde est égal, et tout le monde a les mêmes droits. Et euh, si un homme et une femme peuvent se marier Pourquoi un homme ne peut pas se marier avec un homme Pourquoi un homme peut, une femme ne peut pas se marier avec une femme hein? Et donc celui qui croit en ces arguments-là Et qui accepte ce genre de raisonnement-là Eh bien il n'a pas cru en Allah et à son message C'est-à-dire s'il rend ça halal Et il le déclare halal Ou bien il pense que c'est correct Que c'est permis Eh bien il devient kafir. Hein? Eh bien, et, et aussi la même chose pour ceux qui pensent Qu'on a le droit de se marier avec des animaux Hein, hein, il veut se marier avec un chien ou avec son chat ou avec son ça. S'ils permettent ça, s'ils croient que c'est permis de se marier avec des animaux, c'est des coufoirs, la même chose. Sauf que s'il le fait, hein, il, fait euh, il, il fait la bestialité. Il va pas devenir cafard nécessairement, mais c'est parmi les grands péchés. Hein, et euh, même si par exemple celui qui commet l'adultère ou Qui fait l'homosexualité, il mérite la peine d'être exécuté, mais il ne va pas être nécessairement quelqu'un à faire comme ça, parce que c'est un péché parmi les grands péchés. Sauf que s'il le rend halal, ça c'est kuffar, ça le fait sortir de la foi et de l'islam. Donc ça c'est important là pour ceux qui sont dans les pays de kuffar maintenant, comme euh, nous ici au Canada ou ailleurs, et qui sont confrontés par les kuffars avec ces idéologies de de liberté, puis de croire que tout le monde est pareil, puis qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, et qu'un homme et une femme c'est la même chose, et qu'un animal et un être humain c'est la même chose, et qu'ils veulent rendre halal, ce qui est haram. Il faut bien être clair sur ces sujets-là, ne pas se laisser euh, égarer par eux. Et de plus en plus, vous voyez, vous allez voir dans les médias, ils essaient de présenter des couples, euh, soi disant musulmans, qui sont homosexuels, qui, qui sont déclarés et qui croit que c'est halal et qui se prétendent imam et qui font des mariages homosexuels celui qui se dit imam et qui fait des mariages entre deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble ce n'est pas des musulmans qui font ça celui qui fait ça, il n'est pas musulman parce qu'il l'a rendu halal et de rendre un péché halal, c'est qu'au ça c'est très important de le savoir le cheikh il dit ensuite il وبطلت أعماله كلها صلاته وصومه وحجه كلها تبطل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو, وهو في الآخرة من الخاسرين هذا محل إجماع بين المسلمين ولكن أهل الشرك ولكن أهل الشرك لا يفقهون فعباد القبور وعباد الأولياء في في في عمل في ظلام وفي ظلام. نسأل الله العافية. هذه الأشياء بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه للذين اعترضوا عليه، وقالوا إن ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين، وأنه جاء بدين جديد، وهذا لجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم. باءت بدين. Ma atabidin jadid. Inna ma atabim maqaluhu Allah wa wa wa rasuluhu, w bima sara alaihi al-Sahaba wa al-Muslimun. Rhamahu Allah wa jazal. Rhamahu wa le al Et eh bien, euh, toutes ces œuvres deviennent vaines et deviennent mécréants. Et toutes ces œuvres, ces œuvres sa, sa salat, son jeûne, son hadj toutes ces œuvres deviennent vaines. Comme Allah il le dit dans le Coran, dans le verset 88, dans le surat Al-Ad'am, que s'ils auraient fait le shirk, Allah aurait rendu vain tout ce qu'ils ont fait comme action. Et le verset 5 dans le surat Al-Ba'ida, euh, « et, et quiconque renie la foi, alors son, son œuvre devient vaine et il, est, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un nijma entre les savants. C'est-à-dire tous les musulmans sont d'accord sur ça, il y a un consensus sur cette question-là, euh, mais les gens du shirk ne comprennent pas. Et les adorateurs des tombes, et les adorateurs des saints sont dans l'aveuglement et dans les ténèbres. La sallallahu al-afiyah et le Cheikh il dit que ça ce sont des choses que le Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab rahimahullah, il a expliqué à son époque à ceux qui se sont opposés et objectés à lui euh, et ils ont dit oh, le chef Mohamed Ibn Abdel Wahab il déclare les musulmans hein? il est venu avec une nouvelle religion le chef dit ça c'est à cause de leur ignorance et de leur égarement et de, du peu de compréhension de la religion qu'ils ont le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab n'a pas ramené une religion nouvelle Il a seulement ramené ce que Allah et son messager ont dit, hein, et ce que les Sahaba ont suivi, de même que les musulmans après lui. Que Allah lui fasse miséricorde, il le récompense de la meilleure récompense. Donc, donc eux, à cause de leur ignorance, ils pensent que le shirk, c'est l'islam. Ils pensent que l'islam, c'est le shirk. Et que si tu fais le shirk, eh bien, tu sors pas de l'islam. Et que si tu fais le coffre, tu ne sors pas de l'islam. Donc, pour eux, si tu déclares quelqu'un qui fait le shirk c'est le kaufre... Euh, tu les déclares couffards, ils disent ah, tu déclares couffards les musulmans à cause de la rigurance ils ne comprennent pas la différence entre, entre le fait de déclarer kafir un moucheric et le fait de déclarer kafir un musulman qui fait des péchés il y a une différence entre les deux et les, les gens Ahl Wal Jamaa, ils, ils déclarent couffards ceux qui font le shirk hein, et qui font des formes de shirk majeur et de pouf majeur. ça, ça fait partie de l'islam Et après avoir bien entendu établi la preuve contre ces gens-là et clarifié hein, la religion. Donc après, par la suite, si la personne persiste dans son égarement, eh bien, il ne déclare qu'à faire, les créans. Tandis que euh, les khawarij eux, ils déclarent kafir, le musulman qui fait des péchés, hein, qui sont moindres que le shirk et le kuf, ils le déclarent qu'à Donc ça, c'est l'égarement des khawarij hein c'est les gamins des khawarij, et c'est donc pas la même chose. Il ne faut pas mélanger entre enfin, les gens qui appellent au tawhid et à la Soudan et qui s'accrochent à la voix de sunnah et al et des Salaf et ces gens-là parmi les khawarij qui déclarent parfois enfin, des musulmans parce qu'ils commettent des grands péchés, moins que le shirk et le kufl, et ils pensent que ce sont, que ce sont des choses qui font sortir de l'islam. Donc, on a complété donc aujourd'hui euh, cette partie. Du, de l'explication du shir et donc on va s'arrêter à ce point-là et au prochain cours, inchallah on continuera la suite de la réponse par rapport à la choura numéro 9 et euh, on explique on lira également quelques questions et réponses qui ont été euh, euh, mentionnées dans le livre euh, à la suite de ce cours inchallah donc euh, on, on va s'arrêter ici, par contre j'aimerais juste mentionner que Dimanche prochain, euh, il y aura probablement pas de cours. C'est possible qu'il y aura pas de cours. S'il y, y a un cours, je vais l'annoncer. Euh, je vais l'annoncer sur Twitter ou bien envoyer par email. Mais en principe, c'est possible qu'il n'y ait pas de cours parce que je vais pas être à Montréal, je vais être à Toronto. Et je suis invité pour un séminaire euh, à, la, à la mosquée des Frères de Troyes euh, à Toronto. Donc, c'est bien possible que je serais pas. Euh, que je ne pourrai pas donner le cours dimanche prochain. Sinon, on se retrouvera euh, la, la semaine d'après, Donc, je vais arrêter tout de suite. wa ilaha Barakallahu wa Wa wa wa Wa wa Wa ala alihi wa